vos lamentations et vos pleurs, bande d'enfants instables et psychologiquement ébranlés. La Dr. Pain, Pandragon et Réanimation sont de retour. Et tant qu'à Sinistros, il retrouvera bien son chemin d'ici quelques semaines, à moins que les choses tournent bien pour moi. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est encore pire que de se faire bousiller le cerveau semaine après semaine par des propos malsains et du métal violent? La réponse, c'est de ne plus avoir sa dose hebdomadaire de ses infects e éléments parce que vous êtes addict au métal et à réanimation. Et nous mettrons un terme dès maintenant à cette carence insupportable. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il revient d'une période de repos. qu'il en a profité pour mettre au point de nouvelles techniques de lacération neurologique. Brillez pour ne pas y survivre, enfoiré. c a u s e f e a r e is still my fucking business. And more than ever, we are undead incorporated. Cause Pandragon said so, go.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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 10 août de l'Ordre de Disgrâce 2010. Et,、hey, oh, réveillez-vous, Dr. Payne is back. <rire> Et oui, j'ai la forte impression que quelques-uns d'entre vous se sont ennuyés de mes. choix musicaux, ainsi, que de ma voix harmonieuse, puisque j'ai eu plusieurs appels depuis l a dernière pratiquement demi-heure, en fait, 28 minutes depuis le début. C'est une excellente nouvelle. Je suis content de savoir que vous êtes r e v e n u f i d è l e au poste de réanimation, puisque nous allons entreprendre avec cette première, je dirais, u、euh, n petit peu précipité en cette fin d'été, pour ainsi dire, mais en fait, pour une nouvelle、euh, une nouvelle saison au Tamnal. Nous allons repartir en force. e、euh, t ça me fait chaud à ce qui me reste le cœur de voir que les auditeurs sont toujours aussi fidèles. Et je vais saluer aussi John s o p p e r qui n'a pas perdu, évidemment, sa chance de me contacter dès le début. Ceci étant dit, j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais commencer de façon,、euh, je dirais,、euh, moindrement Euh, logique, c'est-à-dire de vous faire une nomenclature de ce qu'on vient d'écouter dans les dernières minutes. Juste à l'instant, The Almighty Behemoth est la pièce Chant for Eskaton, qui est la pièce d'ouverture de ce mini-album Eskaton, qui est paru en 2008, qui se voulait, pour ainsi dire, une petite faveur de la formation polonaise pour nous faire attendre avant la sortie du dernier album. C'est bien,、euh, c'est intéressant, c'est une belle pièce à avoir parce que la pochette est tout à fait,、euh, Bon, elle est bien, elle est belle.、Euh, juste auparavant, nous avions Divine Eryzy, et la pièce The Street is Real, qui apparaît sur le premier album de cette formation. Bleed the Fifth, qui est paru en 2007 sur Century Media. Exodus, et Karma's Messenger, que l'on retrouve sur Shovel Headed Kill Machine, qui est un petit peu plus vieux, 2005, apparu sur l'étiquette Nuclear Blast. Vader, et la pièce Creatures of Light and Darkness, que l'on retrouve sur Kingdom, qui, lui, ma foi, a 12 ans, 1998 sur Metal Mind, et nous avons ouvert avec l e g e n d of the Dam et la pièce Undead Stillborn, que l'on retrouve sur Sons of the Jackal, qui est paru en 2007 sur Massacre Record. Ceci étant dit, j'ai, e n fait, il s'est passé quand même cinq semaines depuis la dernière、euh, émission de réanimation. Vous pouvez le constater présentement, Sinistro, ce n'est pas là. puisque c'est à son tour, présentement, de prendre des vacances. Je n'aurais pas jusqu'à dire bien mérité, mais bon.、Euh, blague à part, Sinistros va nous retrouver,、euh, au courant du mois de septembre. J'imagine que c'est vers le début septembre. En fait,、euh, je ne le sais pas encore, mais il sera bien de me le dire en temps et lieu.、Euh, j'ai fait plusieurs choses pendant ces dernières semaines.、Euh, entre autres, j'ai,、euh, J'ai évidemment visionné quelques films. J'ai revisionné beaucoup de films. Entre autres, je me suis tapé,、euh, pas mal de trucs qui avaient rapport avec,、euh, Marvel. Je me suis tapé la saga jusqu'à présent qui est sortie des X-Men,、euh, comprenant aussi,、euh, Wolverine Origin. e、euh, je me suis tapé,、euh, les Spider-Man, et ainsi de suite, des films que j'avais tous vus, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, regarder. J'ai regardé de, s séries télévisées,、euh, qui sont évidemment pas genre, d e Spirit Housewife, mais des choses un peu plus、uh, raw.、Euh, par contre, j'ai écouté pas vraiment beaucoup de nouveautés, je dois dire. Il y en a deux, par contre, qui sont peut-être intéressantes à mentionner. Il s'agit de Daybreakers,、euh, qui est traduit en français par l'aube des survivants. Je croyais à l'origine que ça pouvait être un peu la suite de 30 Days of Night avec Ethan Hawke. Euh, bah, si c'est le cas, e、euh, u faut le savoir,、euh, m a i s c'est un film de vampire s <coughs> relativement intéressant, très cliché, je dois dire, mais、euh, quand même divertissant. Le mot intéressant va être remplacé par divertissant. C'est évidemment un virus qui a contaminé une bonne partie de la population humaine, qui les a condamnés, évidemment, en vampire. s Et ces vampires se doivent de se, se nourrir, de, se, de survivre, bien sûr, et quoi d'autre que la merveilleuse hémoglobine humaine pour se faire. Et Il y a un clan de vampires qui sont, entre guillemets, de bons vampires qui semblent avoir mis au point un, un miracle qui sauverait la race humaine. Bon, patati patata, là. C'est intéressant. Il y a de belles scènes de violence intéressantes,、euh, je dois dire. C'est un film à voir. Le deuxième que j'ai retenu dans ce que j'ai vu est un remake d'un film qui date originellement du, d é b u t des années 80, c'est Clash of the Titans,、euh, qui a été repris cette fois-ci,、euh, de façon, je dois dire, pas mal bien.、Euh, bon, évidemment, à l'époque, on parlait d'animation stop motion, ce qui n'est plus le cas, bien sûr, en 2010. Euh, c'est un film qui est assez fidèle à l'original. Si vous connaissez l'original, c'est un film qui, c'est un film, je dirais, e、euh, h e r r i c fantasy de, qui traite de, de, de, de, de mythologie grecque,、euh, avec la méduse, le kraken, et ainsi de suite.、Euh, c'est un film, qui est assez intéressant, qui a de bons bouts. Par contre, je trouve qu'on a un petit peu escamoté l'histoire pour arriver à la fin, là, mais, mais c'est assez, c'est assez divertissant aussi, Clash of the Titans. Ça se trouve présentement, e、euh, n DVD.、Euh, puis, bah, écoutez,、euh, le réalisateur, c'est Louis Leterrier. C'est quand même pas n'importe qui, je dois dire, parce que c'est lui qui a fait l'incroyable Hulk, qui était le deuxième à être p a r u qui est très bien avec Edward Norton. euh, qu'a fait aussi Unleash, qui est un film avec Jet l i qui est super bon, là, dans le film un peu q u é t a i m e d'action, mais c'est un très bon film de, de Jet Lim, il fait, deux films du transporteur aussi. Mais,、euh, c'est un bon film, Carchef de Titans, vous allez pouvoir,、euh, avoir une bonne heure et demie, je crois, de divertissement. Ceci étant dit, Bon, évidemment, je l'avais dit avant mon départ pour,、euh, les vacances, e、euh, t j'y suis allé, je suis allé, en fait, au moins, la soirée la plus intéressante du h e v MTL, h e v Montreal. Je suis allé le, le samedi,、euh, soit le 24 juillet dernier. Et ce fut une journée,、euh, ma foi, fort divertissante, pour ne pas reprendre encore le terme,、euh, électrisante, e、euh, t très chaude. Euh, Il y avait quand même, je dois dire,、euh, laissez-moi recompter, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quatorze formations qui se p e r f o r m a i e n t sur deux scènes. Et l'organisation, je dois dire, en passant, est vraiment bonne du EVMTL. Deux méga scènes,、euh, vraiment côte à côte. Et il n'y a pas de temps mort. Il n'y a aucun temps mort ou à peu près pas. Écoutez, je crois que j'ai relaté dans toute la journée et ce à partir de、la、première formation était à midi 45 et jusqu'à début de la dernière était Euh, autour de 22 heures. Il y avait peut-être un 20 minutes, là, de, de, retard au total. Ce qui est vraiment bon, là, compte tenu, là, du fait qu'il y a une grosse logistique derrière ça. C'était vraiment bien. Une formation se terminait sur une scène. L'autre embarquait pratiquement immédiatement. Bon. Il y a eu beaucoup de formations.、Euh, il y en a eu beaucoup que j'ai aimées. Il y en a eu beaucoup. Ben non. Il y en a eu quelques-unes que j'ai pas aimées. Puis il y en a que j'ai vraiment pas aimées. Bon. Ça ne peut pas faire à tous, évidemment, c'est pour ça qu'il y en a un nombre considérable.、Euh, nous sommes arrivés, évidemment, parce que je n'étais pas seul, nous sommes arrivés à temps, mais nous nous sommes engouffrés vers、euh, la file qui、euh, se précipitait pour、euh, la marchandise、euh, et nous en voulions tous aussi. Donc,、euh, la première formation, les Six Crazy Fist, on l'a entendu, mais on ne l'a pas vu. Il ne jouait pas vraiment longtemps, là, on parle d'à peu près une demi-heure maximum. Tout ce que j'ai entendu me plaisait pas vraiment, mais bon. Par contre, nous avons vu Skeleton Witch. Et c'est extraordinaire. Cette formation made in the USA donne une performance sur s c è n e qui est vraiment, mais vraiment très forte. Une excellente présence, beaucoup de charisme. Le chanteur est très interactif avec la crowd. Euh, C'est u n s p e c t a c l e que j'ai énormément aimé.、Euh, on en passait à l'occasion ici à Réanimation, que ce soit moi ou Sinistros du Skeleton Wish. Mais en fait, peut-être plus Sinistros, c e lui qui m'a fait découvrir la, la banne.、Euh, mais live, c'est extraordinaire.、Euh, donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai préparé un spécial qui sont principalement mes moments forts du EVMTL pour cette journée du samedi. bah,、euh, j'ai retenu à peu près toutes les formations,、euh, parce que c'était pratiquement Tous bons. Il y a eu quelques trucs que j'ai vraiment pas aimé, s que je ne passerai pas ce soir.、Euh, bon, écoutez,、euh, je ne passe pas du 36 crazy, 36 crazy Fist parce que j'en ai pas, j'ai pas aimé ça. But e i s o n b l o o d je n'ai pas aimé ça. C'est trop metalcore pour moi. J'ai vraiment pas aimé ça. Je n'en ai pas de toute manière.、Euh, je vais passer aussi Melissa Off Dermor, qui est l'ex-bassiste de la formation Hall et de、um, Smashing Pumpkins. C'est tout le Montréalais,、euh, en e fait, d'origine, qui maintenant vit à l'extérieur. Et honnêtement, j'ai vraiment pas compris pourquoi on avait pu booker Melissa Aftermore dans un festival métal parce qu'elle fait ce que b a r h a u s e faisait dans la fin des années 70 et début 80 d'une façon plus actuelle.、Euh, C'est très alternatif, petite tendance gothique. ça... Je dis pas que la formation a aucun talent, c'est faux. C'est une formation qui est d'expérience, mais qui ne fitait vraiment pas dans, ce, dans le cadre de cette journée-là. Donc, évidemment, je n'en passerai pas. Il y a une autre formation que je paye u e un artiste principalement que je ne passerai pas, c'est Rob Alford. Alford, la formation Alford, qui est évidemment le frontman de Judas Priest, parce que moi, personnellement, je me suis emmerdé. Je vais le dire ouvertement, et franchement, je me suis vraiment emmerdé, et je me suis posé la question, pourquoi Rob était sur scène? Et pourquoi Rob fait encore de la scène?、Euh, aucun, aucun charisme.、Euh, les gens s'entendent majoritairement pour dire que c'est le Metal God.、Euh, mais moi, personnellement, je trouve que Rob Alford, c'est du passé. Il y a encore une voix extraordinaire. Une voix extraordinaire pour un bonhomme qui a 62 ans. Ça, il faut lui donner. Rendons César ce qu'il est à César. Mais sur une scène, c'est pitoyable. Et par moments, j'avais comme l'impression, et je crois ne pas être le seul, j'avais l'impression que le bonhomme avait certaines crises de, de sénilité.、Euh, on, et je crois même qu'il était sous. Action d'une télécommande, parce q u e par moment, probablement, celui qu'il e contrôlait p e s a i t sur pause. Il ne se passait plus rien. Il était immobile totalement, regardant dans le vide, sur scène, comme s'il si <rire> était arrêté dans le temps.、Euh, il y avait certaines mimiques d'un paraplégique par moment aussi. Je trouve ça un petit peu drôle à compter.、Euh, parce que, bon, moi, j'ai vu Jules Spruce, euh, ça, les musiciens étaient bons dans Halford. Pour moi, c'est rien comparé à Jules Spruce. Euh, mais lui, j é t a i t plate. Bon. Fait que j'en passe pas.、Euh, par contre,、euh, je vais vous passer du Skeleton Witch. Dans l'ordre, je vous passe Skeleton Witch, je vous passe Iron Fire, qui était une grande découverte pour moi sur scène à Power Trio,、euh, qui vient de,、euh, s États-Unis.、Euh, c'est très, Death and Roll,、euh, beaucoup d'énergie de la part du chanteur,、euh, ils sont que trois sur scène, et ils remplissent énormément au niveau du son et au niveau du, du visuel. C'est très bon. Donc, euh, Iron Fire, Cataclysm, bien sûr, qui a donné un excellent spectacle. m o r i z i o est en pleine forme et é t é t r è s interactif avec le public. J'y allais principalement pour Fear Factory à ce, à ce festival et je n'ai pas été déçu.、Euh, on parle d'un, v r a i m e n t d'une formation très musclée,、euh, ben en fait, dans tous les sens du terme, ou à peu près, parce que bon, Gene O'Glenn comme batteur, Byron Stroud comme bassiste, évidemment,、euh, Burton C. Bello vocal, et depuis、euh, le dernier album, eh bien,、euh, Zoe Cazares est revenu à la guitare, et c'est surprenant de voir ce bonhomme, ce guitariste, qui est énorme, je dois le dire, il est énorme,、euh, et il bouge sur scène. de façon admirable, parce que,、euh, il est obèse. Honnêtement, il est obèse. Mais c'était vraiment bon. Burton Sebel était très, très en voix.、Euh, il était, il semblait très heureux d'être sur scène.、Euh, beaucoup d'interactions.、Euh, c'était un excellent spectacle. e n v i l Écoutez, Anvil, ce sont des vieux de la vieille, on s'entend. C'est depuis 1981, si je ne m'abuse. e、euh, n en fait, au niveau,、euh, discographie, qu'ils sont actifs. Et Lips était électrisant sur scène. Il était tout à fait heureux d'être là. Et il l'a dit. Pour ceux d'entre vous qui auront vu le documentaire sur Enville, qui est doc un documentaire en passant très intéressant, mais aussi par moments assez triste,、euh, je crois qu'il était très heureux du résultat parce que ce documentaire-là, le DVD, l e s a remis sur la carte,、euh, mondiale du métal puisque depuis Que ce, ce, ce documentaire-là a été、euh, en fait、euh, commercialisé. Ils sont beaucoup plus sollicités au niveau de festivals qui sont majeurs. Comme l e s v MTL, on ne se cachera pas, c'est le seul、euh, de cette envergure.、Euh, et beaucoup d'artistes l'ont dit, il n'y a qu'au Québec qu'on peut voir ça, et ils ont raison. Donc, e n v i l l e a été tout à fait. Je ne suis pas un gros fan d e n v i l l e je l'avoue, mais de les voir en spectacle si heureux. Euh, Rob Ryner, qui était dans une forme superbe, je dois dire, u、euh, n show à la haute-school, un solo de drum. Ryner était très bon.、Euh, Lips nous a fait, toutes s e s artefacts de, de vibrateurs, de, de, de, de, de, communication dans les pick-up de guitare,、euh, de jouer avec ses dents, de faire plein de clowneries. Et nulle le dit, c'est grâce à vous que je suis ici, c'est grâce à vous que mon rêve se réalise. Merci beaucoup, c'est été vraiment excellent.、Un、Testament, que j'attendais beaucoup, c'était bien. C'était, C'était intéressant au niveau du visuel. Quoique, c'était pas encore la nuit proprement dit au niveau des éclairages. Mais c'était intéressant, mais à la fois un petit peu décevant. Je m'attendais à plus.、Euh, Chuck Billy est en forme.、Euh, mais c'est un peu platonique par moment. Mais c'était bien. Mastodon, c'est pas le show. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Je trouve que c'est meilleur en studio. Mais c'était quand même bien, Mastodon, je dois dire.、Euh, écoutez, Slayer. J'y allais aussi pour Slayer, bien entendu. Le show était passablement bon. Je ne peux pas dire, était vraiment bon. Parce que, ils étaient comme contraints de refaire Seasons in the Abyss dans son entier. Plus que, plus évidemment, ils ont fait Angel of Death. Ils ont fait en ouverture une pièce du dernier album.、Euh, mais, on avait l'impression qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas fait cet album-là live. Par moments, ça paraissait un petit peu. Et malheureusement, t o m a r a y a n est pas très communicatif avec le public. En fait, on a entendu parler, à peine quelques phrases, e、euh, t évidemment, lui, du fait qu'il s'est fait opérer dans le dos, ben, il ne b r a s s e plus beaucoup. Mais ça, c'est chose compréhensible.、Euh, mais c'était bien dans l'ensemble, je dois dire s l a y e r Par contre, le highlight de la soirée, ça, c'est de façon totalement incontestée, je crois que tout le monde qui était présent, les v i n g t q u e l q u e s mille personnes qui étaient là, sont tous unanimes pour dire que c'était Alice Cooper. Alice Cooper, dans une forme resplendissante, il、euh, avait amené tout son petit théâtre de l'horreur. Des musiciens absolument hallucinants.、Euh, très, très shock rock dans la plus p u r e tradition. hum.、Euh, <coughs> Il avait l'impression de retourner par moment vraiment dans les années 70. Euh, le cyclope était sur scène,、euh, la Iron Maiden était le ban, pas le ban, mais le sarcophage clouté était là,、euh, la guillotine, e、euh, n en fait, il y a plein de trucs, plein de trucs. C'était vraiment hallucinant.、Euh, il était en forme, pis u je pense qu'il était vraiment content de, de faire ce spectacle-là. Alice Cooper, c'était vraiment génial. Le Megadeth qui a fait le close-up du, du spectacle, moi, personnellement, je trouve ça aberrant que ce soit Megadeth. Pourquoi eux? Bah, je sais pas.、Euh, et Dave m u s t a i n n'était pas en voix, mais pas du tout. Il n'était pas en voix. Puis il est très plate avec les gens. On ne lui voit jamais. Tout ce qu'on voit, c'est son toupette de barbette. On ne le voit jamais à la face. Il est toujours penché vers son micro. Regarde sa guitare. Il ne parle pas, ou à peu près pas.、Euh, puis moi, m é g a d e t e je n'aime pas vraiment ça. Fait que ça ne partait pas vraiment bien pour moi. Mais bon. Il reste une chose. Le Rockmaster me l'a dit. Il faut lui donner quelque chose à David Mustaine. C'est un des rares musiciens métal qui n'a toujours que fait et uniquement du métal. Et ça, je lui accorde. Donc, on va voir si la fin s'en va. <rire> je, je, je suis enclin à vous présenter une pièce qui est extra de Ross and Peace. Et on va se garder du temps en fin de, fin d'émission pour faire un petit survol du dernier album de la formation suédoise Witchery. Formation qui est très très bon. Le b a m'était Witch Creek. Mais tout de suite, on va partir si on veut finir un jour, ou en fait, arriver à nos fins, pour le moins, avec la formation、euh, Made in the USA Skeleton Witch Go.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 89ファン。 qui vont pouvoir avoir probablement le statut de légende vivante dans un avenir assez rapproché. Anvil est la pièce, bien sûr, l'hymne qui les a portés à l'époque, qui, le qui les porte probablement aujourd'hui sur la vague très métallisée. Metal on Metal que l'on retrouve sur l'album éponyme qui est paru en 1982. e、euh, t laissez-moi vous dire que malgré le fait, a u i m t l qu'il y avait des gens de tout âge, Tout le monde s'est rallié à cette pièce.、Euh, juste auparavant, nous avions Fear Factory, la pièce Edge Crusher que l'on retrouve sur o b s o l e t e album qui est paru en 1998 sur Roadrunner. Cataclysm et la pièce Let Them Burn que l'on retrouve sur l'album In the Arms of Devastation, lui qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Eye on Fire e t la pièce très, très lourde, quasiment doom, Bastard Samurai, que l'on retrouve sur Snakes for the Divine. C'est la dernière parution de cette formation,、euh, américaine. C'est p a r u en 2010 sur, e o n e Music. Évidemment,、euh, l'album Snakes for the Divine comporte des pièces qui sont beaucoup plus musclées, mais je trouvais cela très intéressante parce que,、euh, on retrouve vraiment le trio, la musique du trio dans, dans un type de musique qui est,、euh, Très downbeat, mais il y a énormément de, de, de, de, de, de puissance, malgré le fait que la pièce soit,、euh, relativement, ben, en fait, très lente, on dois le dire. Et on a ouvert avec s k e l t o n Witch et la pièce Submit to the Suffering que l'on retrouve sur le dernier album Breathing the Fire, qui est paru sur p r o s t h t i c Record.、Euh, je vais vous faire juste un petit temps encore avant de poursuivre avec ce spécial, l e VMTL. Il y a un disquaire ici, au centre-ville de Trois-Rivières, qui est un, qui est un vieux pote,、euh, Pierre, qui a, qui a suivi sa passion jusqu'au bout, e、euh, n ouvrant sa propre boutique de musique underground et,、euh, de marchandises.、Euh, ça porte un nom de Metal Punk, s i t u é sur la rue Saint-Georges à Trois-Rivières. Et je tiens à vous dire une chose, c'est que ce qui est vraiment cool avec、euh, Metal Punk et Pierre, c'est qu'on peut retrouver en magasin, c'est un C'est un petit commerce, il en est à ses débuts, ça faut en être conscient, mais ça progresse constamment, mais on peut retrouver n'importe quoi, que ce soit en rayon ou en commande, et ce rapidement, et qui plus est, à des prix plus qu'intéressants. Et comme dans mon cas, qui est un amateur de vinyle, et on sait que de plus en plus les formations sortent leurs leur albums、euh, leur album r é c e n t ou même des albums antérieurs en édition CD, mais aussi, de plus en plus, en édition vénile, ce qui est tout à fait euh, merveilleux. Euh, Pierre peut nous avoir à peu près、euh, n'importe quoi. Et,、euh, la preuve en est, c'est que je ne pouvais pas trouver le, le, le premier et dernier album de formation t r i p t y c o n avec、euh, Thomas Gabriel Fisher Warrior.、Euh, je l'avais en CD, mais je ne pouvais le trouver en vénile. Il l'a trouvé. Bref,、euh, je vous invite à aller faire un tour chez Metal Punk. C'est sur la rue Saint-Georges. C'est très, très cool. Euh, ceci étant dit, je vous parle aussi des spectacles à venir、euh, directement en région euh, mauricienne.、Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, laissez-moi revenir du début. Bon,、euh, le 13 et 14 août, donc, si je ne m'abuse, c'est le week-end qui s'en vient.、Euh, Grind Human n o u s présent e le Grind Human Open Air. Ça se passera au, à Notre-Dame du Bon Conseil.、Euh, Euh, dans le, au, précisément au 2053 rang 9 de Simpson. Je peux pas vous dire c e s t o ù mais là, tout le monde connaît Google Maps. Fait que, arrangez-vous. C'est le 13 et 14 à Notre-Dame du Bon Conseil. Il coûtera, c'est à 17 heures, il en coûtera 25 dollars pour les deux soirs. Et c'est pour tous,、euh, Euh, le samedi, le 14,、euh, Trois v i e n s Metal présente Necronomicon, b l i d e d by Fate,、euh, Calter et, e h Troll Ames. C'est Aura qui a fait l e stage. C'est, c e ce s a m e d i C'était 19h. Il en coûte 10 dollars. C'est pour tous.、Euh, Fight for Honor Productions présente Iron d i s s o n a n c e The Last、Fem、Felony, God Falls, White h a l l Misery.、Euh, c'est Aura qui a fait l e stage toujours. C'est vendredi. Le... Ben non, c'est passé. C'était vendredi dernier. C'était le 6. Bonsoir. On n'en parle plus. Euh, le 23 août, g r i n o r m i n d présente Aborted, formation de Belgique, Augury, System Divine USA, Hands of Death, Vengeful et、euh, d'autres groupes invités. Ben oui. Encore le même nom. Bon. Euh, c'est à l'appart, au centre v e la t o i r e r i v i è r e C'est à 19h. C'est pour tous. Il n'y a pas de prix indiqué. Ben, bref, ça va peut-être venir. t、euh, r o i s v i e n s m é t a l présente le 16 septembre, r o c k a f e l l e Stage, Beneath the Massacre et Group e Invité. Tiens, ils reviennent eux autres.、Euh, c'est, bon, les détails, c'est à venir et c'est pour tous.、Euh, toujours t r o i s v i e n s m é t a l Cryptic Halling, Discord, formation de Moncton,、euh, New Brunswick et Group e Invité.、Euh, ils sont vraiment en popularité, ces groupes-là, Group e Invité. e、euh, c'est vendredi le 1er octobre. Les détails sont à venir encore. C'est pour tous. Et vous le savez probablement déjà. Les,、euh, les line-ups sont sortis pour le t r o i s i è r e Metal dixième édition et aussi dixième anniversaire. Donc, dans, dans, dans l'ordre, soit le vendredi 15 octobre, à la bâtisse industrielle, vous pourrez voir Unfallen, Unfallen, Strig Empire, Divinity, une formation de Calgary, Blind Witness, m i s e r i n d e x qu'on a eu l'occasion déjà de voir, formation américaine, Mononc Sergi Anonymous et The s p i c e Icon. Et tant qu'au samedi, Le 16 octobre, Superior Enlightenment, Sinistro s'en a passé souvent, ça c'est intéressant. a r t Fiction, que l'on connaît Revocation, formation américaine, Blackguard, Noraxis, Martyr et Cannibal Corpse. At last. Bref,、euh Pour avoir les détails, vous pouvez vous rendre sur t r o i s v i è r e s m é t a l c o m Il en coûtera,、euh, au c o û t des billets individuels, 35 pour chacun des soirs. Et la passe pour les deux soirs est au c o û t de 60 Évidemment, la passe sera en, n o m b r e restreint. Donc, euh, euh, les billets, vous pouvez vous les procurer directement, présentement. Soit par, e、euh, n en fait, allez sur le site de t r o i s v i è r e s m é t a l、euh, Il y a l'achat,、euh, l'info achat billet qui est en ligne. Euh, donc,、euh, c'est le vendredi 15 et samedi 16 octobre. Les portes ouvriront à 17h, les, les spectacles seront à 18h30. Voilà. Maintenant, c'est la deuxième partie du EVMTL.、Euh, nous sommes rendus à Testament.、Euh, il était maintenant, à cette, cette époque-là, il était 17h ou 17h quelques minutes. Et,、euh C'était la première fois que je voyais, non, c'était la deuxième fois que je voyais Chuck Billy, mais、euh, la première fois c'était en 85, si je ne m'abuse, ou 86, donc il y avait bien longtemps. Et,、euh, moment fort de Testament, eh bien, c'est lorsque Chuck Billy s'est adressé à la foule et qu'il a dit Maintenant, on va voir ce que vous avez dans le ventre parce que voici Into the Pit. v s aurez sûrement reconnu Slayer et la pièce Hollow Point que l'on retrouve sur Seasons in the Abyss de 1990. Slayer nous a fait l'album au complet live. C'était cool, c'était correct. Juste auparavant, pardon, nous avions Mastodon, formation a t l a n t a et la pièce Blood and Thunder, pièce d'ouverture du très bon album Leviathan qui est paru en 2004. Et Testament Into the Pit que l'on retrouve sur l'album de New Order de 1988. Et qui se retrouve aussi sur la compilation、euh, First Strike、euh, Still Deadly. Bonne compilation pour les amateurs de Testament. c e、euh, c i é t a n t d i t on va aller en pause publicitaire、euh, et on revient tout de suite après.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 Votre animatrice, m i c h è l e vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, v e n d e n p l a s s Opep, t h Savatage, ainsi que beaucoup d'autres. L'abri des fanales, le mardi à 19h sur les ondes de Sifu 89.1, 88, well, <coughs> Deux dernières pièces pour ce spécial, VMTL. La prochaine, et je mets, j'émets un avis. aux intéressés, il ne s'agit pas de métal, mais bien de shock rock. Donc, si vous n'êtes pas am amateur de Halice Cooper, bah, écoutez un épisode de Symphorien a pendant ce temps-là, puis vous reviendrez dans 4 minutes 26. Mais je ne peux passer à côté d e r e p r é s e n t e r Alice Cooper qui a été、euh, phénoménal lors de ce, de ce, de ce festival, la v m t r C'était vraiment le highlight. Après ça, il ne pouvait plus se passer grand chose, je dois le dire. Et c'est entre autres un peu pour ça, probablement, que, en ce qui me concerne, et certains commentaires, j'ai entendu que m e g a d e t h ont fait piètre figure après ça.、Euh, après Alice Cooper, écoutez, là, c'était le, e dire, en bon québécois, c'était le bout de la m e r d e là. Donc,、euh, on va entendre, mais je serai bon prince pour les amateurs de Megadeth parce que je vais quand même vous passer une pièce. Donc, vous allez entendre à l'instant,、euh, la pièce d a l e c e Cooper, Vengeance is Mine, qui est tirée du dernier album Along Came a Spider. Et tout de suite après, nous entendrons Megadeth et la pièce Take No Prisoners que l'on retrouve sur l'album Rust in Peace de 1990, qui, somme toute, est un album quand même acceptable, e、euh, t je dis bien acceptable en ce qui me concerne. Donc, on se retrouve à repasser pièce de deux pièces, Alice Cooper, Vengeance is Mine et Megadeth Take No Prisoners. Go. En masse comme ça pour Exodus. <rire> t a k e n o Prisoners, que l'on retrouve sur Rust a n Peace, qui est paru en 1990. Ça fait déjà longtemps. Mais, en ce qui me concerne, c'est pas passé à l'histoire. Plusieurs s'entendent pour dire que c'est un des très bons albums de x o d u s que je raconte de mes gadettes. h、euh, mais, euh, pff, ouais, je suis correct comme tout, là. Techno Prisoners, mais moi, cet album-là, j'aime pas vraiment ça. Mais ceux qui ont apprécié, tant pis pour vous autres. Auparavant, nous avions Alice Cooper et la pièce Vengeance is Mine. Comme je l'ai dit d'emblée, avant de passer la pièce, c'est du shock rock, ce n'est pas du métal proprement dit, mais、euh, j'aime beaucoup Alice Cooper et c'est encore 100 fois mieux live. Donc, c'est une pièce qui apparaît sur Long Came a Spider, qui est parue en 2008, sur Steam Hammer, sur la dernière p r o d u c t i o n de Alice Cooper, qui en fait n'était pas son nom au départ, mais bien le nom de la formation.、Mais、bon. Avec.、Euh, Avec la quarantaine ou à peu près d'années de, de métier, bien avec le temps, c'est devenu son nom, Vincent Fernier. Bref, ça met à fin à ce spécial e VMTL. J'espère que ça vous, a, ça vous a plu. Pour ceux d'entre vous qui n'y étaient pas, bien, ça aura pu vous donner au moins un aperçu de ce que, des formations qui s'y、si、sont succédées. Ça, vous, ça ne vous a évidemment pas plongé dans l'ambiance, mais bon, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Euh, il reste maintenant,、euh, bon, je dirais 19 minutes à l'émission de réanimation. Ce qui, reste, ce qui me laisse à peu près le temps pour vous faire,、euh, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait encore, découvrir 5 pièces, 5 des 10 pièces. Donc,、euh, la moitié de l'album, la moitié du nouvel album de Witchery, formation suédoise, l'album étant Witch Krieg. Très bonne formation,、euh, qui donne dans un trash à petite tendance d'être à l'occasion. Euh, Cet album, je le trouve à peu près, je dirais, bon à 80%, ce qui veut dire que c'est quand même une réussite en soi. C'est un album qui est pas excessivement long, mais qui,、euh, qui est très agréable à écouter. Euh, donc, euh, on va aller écouter ensemble la pièce éponyme Witch c r e、euh, e k la pièce Aware of, of Wolfskin, The God Who Fell From Heart, Conqueror's Return et The River. Euh, je vous invite, bien sûr, à aller voir,、euh, sur le site de troisviametal.com pour consulter les spectacles qui sont à venir dans la région.、Euh, pour voir aussi, côté Metal Fest, si vous décidez d'acheter vos billets immédiatement, et ainsi de suite, ce que je vous conseille de faire, parce que j'imagine que pour une deuxième édition, avec un nom, entre autres, comme Cannibal Corp, ça risque de partir assez rapidement. Vous avez tous à aller faire un petit tour chez,、euh, chez le d i c a r d Metal Punk, qui est sur la rue Saint-Georges, au centre-ville. Et d'être là la semaine prochaine, bien sûr. Entre temps, eh bien, c'est sûr qu'il y a sur le site de réanimation, qui est réanimationad.com, il n'y a pas eu excessivement de nouveautés dans les dernières semaines, puisqu'il n'y avait pas d'émission. Ça va être mis à jour. Je vous incite à a l l e r le voir, que ce soit la section musique, que ce soit la section DVD, que ce soit la section spéciale à venir. Et en parlant spéciale, j'ai la forte impression que la semaine prochaine, je vais faire un autre spécial et j'ai comme un peu le goût de faire un spécial Exodus. C'est pas coulé dans le béton, mais ça se pourrait bien. Donc, avec vos amateurs d'Exodus, ça se peut que la semaine prochaine, vous en ayez pour votre argent. Ben, en fait,、euh, façon de parler, parce que je ne vous paierai pas pour l'écouter. Donc, on se laisse sur Witchery et l'album Witch Crigg、euh, que vous pouvez trouver sur l'étiquette Century Media. C'est en vente depuis quelques semaines et je vous le recommande. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, évidemment. Je ne pourrais pas s e r à c ô t é je manquerai à mon devoir d'autre de vous inviter cordialement à aller tous vous faire foutre. <rire> Cause I said so. Au revoir.